Noël est parti, mes amis, sur sa gueulette pour apporter des joujoux, voyez-vous, aux petits bretons de chez nous. Qui donne qu'à minuit sonne de partout devant les âtres rougis, mes amis, aux dernières braises, les petits sabots du diocèse n'avaient pas le moindre joujou, voyez-vous, sonnez les gens. Après la messe de minuit, mes amis, les saints du Calvaire, on dit par ce temps de loup, voyez-vous, Noël a manqué le rendez-vous. Sur la neige en blanc, tapis, mes amis, les vieux saints de pierre ont visité chaque. De chez nous. Et voilà pourquoi depuis mes amis On donne des étrênes Ce qui fait qu'en une huitaine Les petits ont deux fois des joujoux Voyez-vous Sonnez les pas